Dossier 3, Dis-moi qui tu es. Leçon 3, En famille. Activité 2 Qu'est-ce que c'est cette photo Ben, c'est le jour du mariage de mes parents. Regarde, c'est mon cousin Alex là, juste devant eux. Il a quel âge sur la photo 6 ans. Mais la jeune femme, juste derrière ton père, avec un chapeau rose. C'est ta tante Oui, ma tante Laure. La sœur de maman. Et à côté d'elle, derrière maman, c'est mon oncle. Et leurs deux filles, elles sont là, au premier rang. Ah, ce sont tes cousines, les deux petites. Oui. Et tes grands-parents Eh ben, la mère de maman, c'est la dame à gauche, au premier rang. Avec le chapeau rouge Oui, c'est ça. Et son mari, mon grand-père, donc, il est à droite, juste à côté de maman. Et les parents de ton père Ce sont les deux ici, j'imagine. Oui, oui, le militaire. C'est mon autre grand-père paternel. Et la dame au grand chapeau, c'est ma grand-mère paternelle.